50 languages les boissons les boissons je bois du thé je bois du thé je bois du café je bois du café je bois de l'eau minérale je bois de l'eau minérale bois-tu du thé au citron bois-tu du thé au citron bois-tu du café avec du sucre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 Bois-tu du whisky Bois-tu du whisky Bois-tu du coca avec du rhum Bois-tu du coca avec du rhum Je n'aime pas le champagne. Je n'aime pas le champagne. Je n'aime pas le vin. Je n'aime pas le vin. Je n'aime pas la bière. Je n'aime pas la bière. Le bébé aime le lait. Le bébé aime le lait. L'enfant aime le cacao et le jus de pomme. L'enfant aime le cacao le jus de pomme la femme aime le jus d'orange et le jus de pamplemousse la femme aime le jus d'orange et le jus de pamplemousse